De jeûne. 24. Il est souhaitable de jeûner lundi et jeudi chaque semaine, et les trois jours lunaires, pour l'amour de Dieu Tout-Puissant.